Babu, mubtadõi, kabar. Babu, mubtadõi, والخبر Il lesa regroupee dans un mabab. Esad sondue asemak, kõiseltu asemak, mubtadõi, mubtadõi, kabar. Dõikad? Mubtadõi, dabord, mubtadõi, huul ismul, mabruu, alaarii, janeel, alaameli, lafadõi. Mubtadõi, see, see, see, see, see, see, see, see, see, see, qui prend un rraf' al marfou' il est marfou' et il est euh, donc débarrassé hein, il est dégagé il est débarrassé de al il al les agents qui agissent sur al kalam qui vont modifier al kalam les les agents, agents d'accord il n'est pas précédé d'un fils par exemple hein? donc le mubtada on le pose dans la euh, en début de de phrase d'accord Sinon, euh, il est précédé parfois juste par un « well de, donc, euh, qui soit, qui est soit de « al-atf » ou de Al -Siknaf, Al -Siknaf -Kalam. « al-istinaf well Un « qui est juste pour reprendre la parole. Hein? Donc, euh, ce qui est vraiment au début, c'est le nom qui va venir. Hein? Euh, on prend un exemple de « al-mubsada wa khabaroh »« Muhammadur Rasulullah » Allah <sus> sallallahu alaihi wa sallam Muhammadun sitan mubtada ay e, rasulun sitan khabar ah e, ici il y a un uh, mudaf et donc uh, uh, Allahi, hi ismul, si, şey. ismul jalal mudafun ilayhi wa si Allahu khaliqu kulli shay Allahu sitan mubtada ismul jalal ici dans la position de al mubtada et khaliqu sitan khabar al khabar de ce mubtada c'est un formation qu'on va apprendre sur ce nom qu'on a posé en, en, au début khalikou, şey, khalikou mada, khalikou şey. donc là ça, ça vient compléter ce nom qui est khalikou, ça vient compléter le nom qui şey. d'accord donc dit Elmerfooi huul ism Elkhabar huul ismul marfooi Elmusnadu ilai On va Doner une information Sur ce ism qu'on a posé au début Nähu kawulika Zaidun qaimun Zaidun qaimun Asnadna Isi A Zaid Musnad ilai que Euh, ce cette action ou ce, ou, ou ce, ce fait qui est al qui est le fait d'être debout ici al on a on a dit que il est dans Zaid maintenant asnadnahu ila d'accord donc on a posé et al et asnadna hada al-qiyam d'accord d'accord al-khabar le prédicat un peu dans le français, ça, ça, ça ressemble un peu au prédicat, on dit le sujet et son prédicat, le sujet on pose un sujet et, et puis on va informer sur ce sujet d'accord, ici dans le cas de l'arabe Al-Khabar, c'est le nom qui prend Arrafa c'est un, un nom qui va prendre Rafa. d'accord et qu'il y a Al-Muptada pour Antécédent et qu'il y a euh, un muptada pour Antécédent s'il a un, un, un, un verbe pour euh, donc, euh, euh, il y a un verbe au début il ne sera pas un khabar il sera un fa'il par exemple il sera... mais ici qu'est-ce qu'on a on a un qui euh, duquel il va dépendre il va dépendre d'un moubtada et qui est le moubtada pour antécédent auquel il est rattaché hein, comme dans ces exemples zaydun qaimun zayd est debout Ha? Zaid est dans la position de 2 donc qu'il est debout Zaidun qa'imun wa az-zaidan qa'iman d'accord zaidan c'est hmm? un ism zaidun c'est un mubtada az-zaidan mm -hmm. c'est un ism uski qui est mubtada ikiy marfou' il est muthanna d'accord wa e, qa'iman on il est marfou' il est marfou' par quoi par al alif aussi parce est قائمان ها الالف نيابة عن الضمه لانه مثنى اي قائمون ها دونك سي لا ميم فوز الزيدون الي مرفوع دكار. مرفوع بار كوا بار جمع مذكر سالم قائمون الي مرفوع بار الواو عن الضمه ها داكور جمع مذكر très voilà nous avons attribué al le fait d'être debout à Zaid asnadna ilayhi hada on dit que dans d'accord d'accord on va dire que il, euh, il, il est en train de dormir il est ildor dort. Il d'accord on lui a attribué euh, la, post la posture de, euh, de, donc de, du sommeil et on a dit que lui il est en état de sommeil maintenant très bien où elle moudao il a dit al mubtada wal khabar nous a defini al nous a defini khabar il a dit wal wa mudmar d'accord al est de deux types zahir explicite apparent et mudmar c'est dire qui est un damir al zahir dans les exemples qui viennent d'être présentés les exemples que lui-même il a donné. D'accord C'est comme dans... Euh, non. Ça c'est euh, dans l'explication. Non pas, euh, Ibn Ajrum il n'a pas... Euh, oui, c'est dans l'explication il renvoie à ce qui a été donné par Ibn Ajrum comme exemple Zaydun Qa'imun ou Zaydani Qa'iman ou Zaydun Qa'imun pour le, le, le singulier et pour le duel et pour le pluriel. Très bien, Az-Zahir est comme dans les exemples qui viennent d'être présentés. والمضمر 12 وهي انا ونحن وأنت, وانت وانت وانتما وانتم وانتن وهو وهي وهما وهم وهن نحو قولك انا ها داكور سا سيتم ابجد ونحن قائمون وما اشبه ذلك صديقي انسيدو سويس Euh, et al modmar il est hein, il est donc euh, en nombre de 12 il est en nombre de 12 hein, euh, de 12 types d'accord euh ana je nous euh, nahnu, nous nous anta tu anta c'est pour le masculin singulier et anti pour le féminin singulier et antouma pour le duel pour le cas du duel Et entum, vous pour le pluriel, mouchatab, à qui on parle. Et entumna pour le pluriel féminin. Hua, maintenant pour Dama al-Rahib. Hua pour l'absent, pour parler de, de quelqu'un. Il, hein. Ehia pour parler d'elle. Huma pour parler du duel qui est absent. Hein. Et « pour parler d'un pluriel masculin, absent. Et « pour parler d'un pluriel absent et qui est féminin. Comme lorsqu'on dit « ana ka'imun »,« je suis debout ».« et nahnu nous sommes debout ». Donc là, c'est pour le « mutakallim »,« ana »,« wa nahnu », pour le singulier et pour le pluriel. Et les exemples similaires, d'accord Voici d'autres exemples « ana jalison », Je suis en position, c'est-à-dire euh, assise, la posture assise ou la position assise. Je suis assis, d'accord euh, Et au féminin, c'est-à-dire si c'est une femme qui parle, elle va dire hein, Je suis assise, d'accord Pour le pluriel, nous sommes musulmans, musulmans d'accord et euh, si c'est des femmes, elles vont dire nahnu muslimatun ah, nahnu muslimatun très bien enta, maintenant pour, par, pour mukhatab, pour celui à qui on adresse la parole enta muadabun ah, toi tu es poli tu es poli, d'accord tu es poli, enta muadabun et enta ici, il, il est en position de al-muktada enta, su damir, il est muadabun et kiisidamir, non pas zahir, non pas kome alwelaadu muadabun, d'accord? enti muadabatun au enti afifatun, tu es poli, ou bien tu es chaste, hein? tu es pudik, hein? les femmes qui sont pudiques c'est-à-dire qui n'osent pas la voix devant les hommes, qui ne vont pas marcher au milieu du chemin, qui vont marcher, parce que donc il y a même dans la façon de marcher, la femme doit aller, donc... Euh, à côté des donc, euh, euh, donc euh, des murs, hein, et non pas au milieu du chemin. Donc il y a donc, beaucoup, beaucoup de comportements que les musulmans doivent respecter et observer euh, pour faire quoi Pour transmettre la religion par leur action aussi et par leur comportement. Et non pas seulement par la parole toujours, mais aussi par le comportement, de ne pas parler haute voix devant les hommes, hein? sauf euh, nécessité, bien sûr, et aussi de ne pas euh, rire et rigoler devant les hommes. Hein? Euh, donc là, c'est des adèbes. Ça, c'est l'adèbe de, de, de, de des femmes qui respectent leur religion et qui sont convaincues et croyantes et qui appliquent ces, ces, ces choses, hein non pas qu'elles sont faibles dans, dans, dans, dans l'application euh, tu es chasse ou tu es pudique d'accord vous êtes sérieux ou vous êtes actif pour parler au duel hein, ici toujours ces dama erissant ils prennent la position de vous êtes bien guidé vous êtes bien guidé Et l'homme ne saurait être bien guidé sauf s'il est hein, sur la voie de l'ahle sunna et là la euh, Donc il est bien guidé. Hein. Mais s'il est musulman, il est guidé au sens général. Hein. Il a guidée qu'il est musulman. Qu'il est musulman. Hein. Mais euh, être bien guidé, est, il, est fait, il fait partie de, de la secte sauvée hein, de l'ahle sunna et de la De Ça c'est la guider au sens c'est à dire de, de, donc, euh, vraiment profond et au sens strict hein, et non pas qu'il va suivre les passions et les innovations hein, parce qu'il y a deux formes de guider il y a la première forme qui consiste à rentrer en islam il y a la deuxième forme qui est d'aller vers quelque chose de plus donc, euh, profond hein, et qui n'est pas compliqué qui, qui ne consiste qu'à suivre la sunna et la sunna elle est à la portée de tout le monde Non pas que Allah a fait que cette religion elle soit euh, juste donc, euh, des intellectuels ou des penseurs, ils vont la comprendre, ou des scientifiques ou des chercheurs qui vont la comprendre. Mais donc les, les gens qui cherchent le Hidayah, ils, ils, ils, ils, ils, ils peuvent y accéder. Hein? Ils peuvent y accéder s'ils vont chercher et s'ils vont suivre les euh, recommandations et les préconisations des gens de science. Hein Et parfois, des penseurs et des intellectuels, on trouve qu'ils sont égarés et qu'ils sont, qu sont très loin par rapport à la vérité, à, à certaines vérités, au moins. Très bien, « antum muhtaduna vous êtes bien guidés. » Si on est en, en train de s'adresser à un groupe, on leur dit « antum muhtadouna, akhbarna annahum muhtadouna. » On a posé, « El muhtaday, on a posé al-khabar. »« Entoum muhtajibatun, pour s'adresser à un groupe de femmes à un groupe pluriel de femmes, un groupe, groupe c'est-à-dire un pluriel féminin vous êtes voilé c'est-à-dire vous portez le voile oui. d'accord comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a ordonné le voile oui. d'accord oui. d'accord d'accord c'est bien euh maintenant adama r al ghaib huwa musafir il est en voyage huwa on a posé le damir qui est huwa qui qui nous informe sur al ghaib ayna en voyage il est en voyage hiya muti'at al obéissance hmm? hiya d'accord hiya Sawwamatun, kawwamatun Hia, elle est, Elle fait la prière Assidumant hein? Et elle est euh, Kawwama euh, ça est, Elle fait la prière et sawwama C'est-à-dire elle jaune beaucoup Sawwama une, une, ce, ce sont là deux structures De al-mubalara, Pour l'intensification Sawwam, kawwam Ca c'est une structure de al-mubalara C'est une structure de Al-Mubalara. C'est pour dire que, que tel homme, il fait cette chose beaucoup. D'accord euh, Aussi, lorsqu'on dit euh, aussi Radban. Radban, c'est une syrah de Al-Mubalara aussi. C'est une structure de al d'accord Lorsqu'on dit Kazeb, ça c'est grand menteur. Kazeb, c'est une syrah de Al-Mubalara. Alors que la syrah qui est normale, c'est Kazeb. Kazeb. D'accord Mais Kazoub, comme aussi le prophète al salam il a employé, il a dit Kazoub, c'est-à-dire qu'il ment beaucoup. C'est-à-dire que la règle chez lui, c'est qu'il est un menteur. C'est qu'il est un menteur. Très bien. Et des gens, malheureusement, qui suivent les patients, qu'est-ce qu'ils ont dit Ils ont dit que ça, c'est dans ceux-là. Dans Il y a une preuve de prendre la science, même chez les égarés et ainsi de suite. Mais regardez, s'ils vont comprendre ce hadith, au moins ils ne vont pas prononcer une telle chose. Ils ont dit, on, on peut prendre la vérité de n'importe quelle, quelle, quelle personne, on va aller la chercher chez n'importe quelle personne. Nous, on ne dit pas, c'est-à-dire que lorsqu'il y a une vérité, on, on dit que ça c'est une vérité, ça c'est une fausse. Ma talabul haqqi inda ahlii batil, ce n'est pas la voie de l'islam. Talabul huda fi gherima ma anzalallah, subhanahu wa cest a la vérité chez les mécrayants, euh, dans les, les philosophies de l'égard, manja de l'ignorance. Ou bien chercher alhuda et l'égard, et la guidée, cherchis alhuda euh, chez les innovateurs, chez les gens d'innovation. Parce qu'il y a des gens qui disent on peut, on peut écouter tout le monde, on peut écouter n'importe qui. Et il a même sur le hadith, ils ont dit, tiens, il a, il a pris la, la chose de chez le shaitan, chez un diable, et ainsi suite. Non, non. Si vous comprenez, si vous méditez vraiment sur ce hadith, vous allez trouver que ça... Euh, non. Le prophète, il était en train de, de, de, de, de, le, de, de le critiquer qu'il est un grand menteur. Kazoub. Sirat Mubelara. Et les gens de science, ils ont montré c'est-à-dire que la science, on la prend chez jamais on ne la prend pas chez les gens d'égarement c'est comme ça qu'ils essaient de tromper des gens, etc euh, par des choubouhats, comme de dire que on doit rester ouvert, on fait ceci on fait cela, non, ça c'est pas une ouverture ça c'est euh, une ouverture sur le batil l'ouverture doit être sur le harp il faut ouvrir la poitrine pour recevoir le haq donc recevoir le har chez les gens de la sunna et non pas suivre donc, les choubouhats etc ça c'est mauvais on revient donc on a dit euh, ils sont absents les, donc, ça c'est on a posé un mot qui est damir ici également et on a informé à propos de ce moubtsada on a donné al-khabar ghaibani ils sont absents ils sont endormis par exemple on a posé al-damir qui est un ici de al-jama'a et on a donné une information sur cela on a donné al-khabar et hunna elles sont des enseignantes d'accord euh, on a posé le damir al al-Kahibas et on a posé aussi euh, al-Khabar. Al al on a donné un, un khabar sur ce damir qui est, euh, quels sont des enseignants Très bien. Euh, voilà, il a donné Al-Mubjeda. Maintenant Al-Khabar. al, al Et avant de passer à Al-Khabar. Je pense qu'on va marquer une petite pause, juste pour l'enregistrement, pour qu'il qu ne soit pas long pour les gens. Euh, on va nous arrêter avant de reprendre. Alhamdoulilah.